Salut, bienvenue sur les podcasts euh, de la communauté PS3. Aujourd'hui euh, avec Sirius, mmh. avec euh, Nico. Salut Nico. Salut. Salut. Avec euh, Hervé, Dise Poussin. Salut. Et euh, Chris. Salut. Donc aujourd'hui on va évoquer le jeu euh, Need for Speed, Shift, qui est un jeu qui change complètement par rapport au précédent. Euh, et je vais laisser euh, bah, Chris, euh, à Chris à Chris sa parole pour nous dire ce qu'il pense de ce jeu. Donc, qu'en pense-t-on, Chris euh, bah, Très content du jeu. Euh, bah, je suis bien content que les, euh, les Need for Speed aient changé un petit peu d'orientation. On peut dire que pour la première, le, le premier changement d'orientation, c'est plutôt bien réussi. Euh, un gameplay très, enfin, euh, entre la simulation et l'arcade, un petit peu plus orienté pour moi euh, côté simulation. Euh, graphiquement euh, pas trop mal il manque un petit peu certains détails choquent un petit peu mais après moi je regarde pas trop le, le, le côté graphique euh, le côté graphique même ce qui est euh, très plaisant dans le jeu c'est la vue cockpit la vue cockpit qui est très immersif. moi j'ai beaucoup l'habitude de jouer en vue cockpit donc euh, là dessus j'ai été vraiment très, euh, très content du progrès et puis euh, non voilà euh, bien, content de, de, bien content du jeu Ouais ok euh, Nico t'en penses pas toi en, en fait euh, moi je suis assez, assez content aussi euh, des tournures que prend euh, NFS pour avoir testé euh, les deux premiers sur PS3 qui étaient, euh, qui étaient vraiment pas, pas réussis du tout euh, là ils sont ils sont plus orientés euh, je dirais pas simulation moi je dirais un plus réaliste parce que justement moi je le pensais je, je, je, je l'attendais plus simulation que ça euh, bon c'est pas une déception mais j'attendais j'attendais pas comme ça en fait euh, moi ce que j'aime ce que j'apprécie aussi dans le jeu c'est euh, euh, c'est le c'est tout Toute la carrière entre guillemets euh, pouvoir euh, modifier ses voitures modifier les faire les performances euh, pouvoir euh, vraiment gonfler les voitures à bloc, euh, après les personnaliser aussi pour pouvoir s'en servir en ligne et tout ça je trouve que c'est un aspect du jeu qui est, qui est très sympa bon, bah, graphiquement euh, il est un petit peu en dessous de ce, ce qu'on aurait pu s'attendre par rapport aux vidéos qu'on a vu et tout ça euh, mais bon C'est un tel bon jeu que, que, que bon ça, ça ça ça pose pas de problème et puis euh, et puis voilà quoi euh, non voilà très content du jeu ok Gervais ton avis là-dessus c'est quoi bah, NFs en fait moi je suis pas un pro des jeux de voiture mais j'ai bien aimé il y a quelques petits reproches en fait au niveau des, euh, des invitations pour euh, quand tu veux jouer en multijoueur dans un salon tu peux pas rejoindre un salon tant que la, la course n'est pas terminée je trouve c'est un peu dommage le système de grid je le ouais. mieux fait C'est-à-dire que vu qu'il y a des petits problèmes de connexion en ce moment euh, sur NFS, en fait, si tu as été déconnecté, il faut que tu attendes que tes amis en fait, euh, aient fini la course pour pouvoir te réinviter dans le salon. Je trouve c'est un petit peu dommage. Au niveau graphisme, les voitures sont très bien modélisées, mais les, les paysages le sont un peu moins. Il y a des fois, ça choque un peu. Euh, au niveau de cette durée de vie, elle, elle est bien, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le seul reproche que j'ai à faire, en fait, c'est que si tu veux atteindre le platine, tu pas obligé de tout faire. Je trouve ça un peu dommage. Contrairement à certains jeux, en fait, où il faut que tu fasses absolument tout pour avoir un truc de platine, là, tu n'es pas obligé de tout faire. Donc, bon, tout ouais, non, c'est bien quand tu ne veux pas tout faire, mais enfin bon, ça, ça réduit un peu la durée de vie. Mm -hmm. Et au niveau de la personnalisation des voitures, alors c'est très bien fait, il y a plein de trucs qui sont bien faits dedans, tu peux tout, tout, tout changer. Le seul truc que je trouve con, c'est que quand tu appliques euh, par exemple un, un décalque sur un des côtés de la voiture, tu ne peux pas le dupliquer automatiquement sur l'autre côté. Tu es obligé de refaire la manip inverse exactement pareil. Quoi. C'est un peu dommage. Par contre, au niveau des points positifs, la, la modélisation des voitures est magnifiquement bien faite. Je trouve que les voitures sont vraiment superbement bien faites. Il y a justement un décalage avec les graphismes des paysages. Euh, le jeu est adapté à 200% pour un volant. Enfin, la conduite, j'ai commencé au pad et euh, j'y arrivais pas et j'ai mis mon volant et euh, là ça a été mais un, un bonheur total. Et tu as, as vraiment l'impression que le jeu a été fait pour jouer au volant contrairement à un ride où le volant euh, j'y arrivais pas non plus mais je pourrais le pad. là c'est l'inverse et puis ce qui est sympa aussi c'est les records des amis où en fait tu peux voir les records de tes amis en fait, et puis euh, ils essaient de te les battre et puis toi, faut que tu les rebattes enfin bon et je trouve ça assez sympa aussi ouais, ça donne un petit plus au jeu ok bah écoutez moi je partage un peu le même état d'esprit aussi moi euh... bon, là-bas je suis pas trop jeu simulation de, de voiture Euh, bon, Néanmoins, je ne pense pas que ce soit vraiment un jeu de simulation, même si je n'ai pas forcément l'occasion de conduire forcément des, des, jeux, des voitures puissantes. Mais euh, pour moi, c'est un jeu qui, qui est un petit peu entre l'arcade et la simulation, euh, en tirant plus vers le côté de simulation, on va dire. En enfin, fait, un jeu qui est plus réaliste. Euh, donc au niveau graphiquement, bah, comme tout le monde, je l'ai trouvé assez sympa, euh, surtout au niveau des voitures, un peu moins au niveau du décor. Euh, moi, j'ai beaucoup aussi apprécié euh, le, la conduite au volant. Euh, j'ai un, euh, un volant Logitech et le, le jeu le, le, le gère parfaitement et en fait même, je m'en suis même jamais chargé du pad, euh, j'ai directement mis le volant et c'est vraiment un, un, un vrai plaisir de jouer au volant, c'est vrai qu'on a, a vraiment l'impression que le jeu a été construit pour, pour être joué au volant. Euh, donc après ce qui est plaisant c'est tout ce qui est aspect personnalisation, il y a énormément de courses, euh, de voitures différentes, euh, donc ça c'est vraiment sympa. Euh, le jeu en ligne est vraiment très bien aussi. Euh, il y a quelques petits défauts effectivement au niveau de... Bon il n'y a pas forcément de salon, on ne peut for pas forcément se retrouver en partie euh, euh, classée, il faut se retrouver en partie non classée, on a que deux minutes pour euh, lancer une partie. Moi bon, des... bon, ouais, je trouve que c'est un des meilleurs jeux qui est sorti en cette fin d'année. Euh, je trouve qu'il est assez complémentaire aussi par rapport à DIRT, un, un jeu qui est sorti euh, à peu près en même temps, DIRT 2, c'est deux de très bons jeux et moi je les mets assez fréquemment en parallèle et euh, donc c'est un, un jeu aussi que je conseille vivement Vous pouvez retrouver sinon tous nos podcasts sur euh, notre site euh, playstation3.mypodcast.com A bientôt, salut Salut, salut. salut. salut.